c'est un temps au Congo, la magouille à gogo. Fric, fric, fric, fric, c'est ça la France-Afrique. Les malaises et les lingots volés o n mis l'Afrique KO. Fric, fric, fric, fric, c'est la France-Afrique. オーゴンボール、ラマゴイアゴゴ、ノープレイダーンス、セントルドヴァール、セントリーナションエインアクセプタブル、レプレイダーアフリカンボノボ、オンドネアボナとノスマゴ、ラロラション、チェバー、カヴァリエ、セントリーナション、ネプププル、プレイダーン、 La relation cheval-cavalier, cette relation ne doit plus exister.、Hey. Oui, why, l'Afrique va se réveiller. Oui, why, les Africains vont se révolter. Oui, why, l'Afrique va se réveiller. Les Africains vont se révolter. Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, o u ouh, ouh, e u h ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, i u h ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, a u h ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, o u i ouh, ouh, ouh, o u a ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, u h ouh, ouh, ouh, u h o u o u o Afrique, tout ce qu'ils ont pillé et tout ce qu'ils ont caché.、Eh. Oui, why? L'Afrique va se réveiller. Oui, why? Les Africains vont se révolter. Oui, why? L'Afrique va se réveiller. オイオイオイオイオイオイオイオイオイオイオイオイオイオイオイオイオイオイオイオイイオイオイオイオイオイオイオイオイオイオイオイオイオイオイオイオイオイオイオイイオイオイオイオイ エナフォニア。